Ma place à ma place. Mais qu'est-ce que tu ferais que je ne ferais pas de surface en surface? J'en ai loupé des buts mais j'ai marqué parfois ça dépasse, ça dépasse. Et puis ça disparaît un peu comme toi et moi de guerre lasse en guerre lasse. Quand est-ce que tu reviens? J'ai oublié, je crois. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens nu. Même tout habillé Les jours s'allongent, chez moi je disparais À ta place, à ta place J'essaierai de comprendre pourquoi l'amour est là De carib dans si J'ai perdu les syllabes et je m'ennuie de toi Il n'y a plus que l'espace Entre toi et le monde, entre le monde et moi J'ai troqué tous mes as J'ai prié le bon Dieu pour qu'il ne m'oublie pas Attends tout recommencer, je me sens seul, même accompagné dans mes souliers, parfois je disparais. Lanté dans un décor que plus rien ne menace où ça passe ou ça casse On essaie de courir alors qu'il faudrait pas On efface, on efface Les voyages, les sourires, ce qu'on a fait de nous Un coup de poindre la glace On regrettera je crois, on en est où Dis-moi Oh, j'aimerais tout recommencer Je me sens flou, même bien éclairé La lumière, parfois je dis Retourne et moi je disparais. J'ai souvent cherché pour te trouver, et j'ai crié pour t'appeler, j'ai souvent pensé que je pourrais te l'avouer, mais je n'ai jamais Bonjour Nous sommes le vendredi 4 janvier. Bélier, vous avez toutes les chances d'être la vedette, malgré votre intention de jouer à cache-cache. C'est -cache. la bonne occasion de montrer vos véritables sentiments. Taureau, vous connaissez des rapports amicaux difficiles avec certaines personnes, mais vous aurez la chance de traverser facilement cette mauvaise passe. Gémeaux, vous arrivez à un tournant décisif dans votre vie. La chance risque de surgir au moment où vous vous y attendez le moins. Cancer, vous avez une certaine tendance à voir les choses d'une façon pas très catholique. On vous en fera la remarque. Lion, les problèmes qui auraient dû survenir... Vous fondre comme neige au soleil vous aurez l'occasion de dialoguer sérieusement avec quelqu'un qui vous est proche vierge une question qui vous trouble depuis un certain temps trouvera sa réponse si vous savez traiter cette affaire sans mauvaise pensée balance les craintes que vous nourrissiez à l'égard du comportement de quelqu'un très en vue se révèle être parfaitement justifiées. scorpion votre vie amoureuse ou sentimentale semble intéresser un peu trop de personnes assurez vous que votre vie privée est bien respectée sagittaire une personne proche de vous fait des propositions qu'elle ne sait pas pouvoir honorer vous suivrez gentiment votre bonheur de chemin sans rien dire. Capricorne, vous connaissez une période de relative tranquillité. Vous éviterez les soucis en vous plongeant dans une activité qui risque de vous passionner. Verseau, vous aurez l'occasion de résoudre un problème qui vous préoccupe l'esprit depuis quelque temps. Poisson, c'est bien de faire confiance aux autres et en particulier à ceux que vous aimez. Mais assurez-vous que l'argent que vous donnez soit dépensé à bon escient. Bonne journée et rendez-vous demain à la même heure pour votre horoscope. Berry FM, Toutes les nouveautés qu'on aime. qu'on aime, l'agenda. Toute l'équipe de Berry FM tenait à remercier toutes les communes, les associations, les comités des fêtes de leur collaboration et de faire de cette chronique agenda une référence pour vos événements et manifestations dans la région. Vous souhaitez bénéficier d'une semaine de diffusion supplémentaire et gratuite dans notre agenda Rien de plus facile, ajoutez le logo de Berry FM sur vos affiches, flyers ou tout autre moyen de communication. Plus d'infos, 02-48-96-27-90, logo disponible. Disponible sur www.beriefm.fr, rubrique Média. Som for Jeg Jeg tribu mais on n'a sûrement pas le même tout on a tous craqué un jour sur je t'aime dans le micro c'est bien connu on est tous issus de la même tribu, on a même tout nos grands sachemmes au public on est ta système de héros to shows de Tennessee Dans une boîte de tja temps tous Européens Est-ce un mal ou un bien Nous, on veut que le bonheur Peut-être en aposanteur Batez-vous, vivez l'espoir Comme un manouche sans guitare On est tous issus La même tribu Mais on n'a sûrement pas le même Tout est système des héros du connu moi je suis un homme je vous tous quand je veux différents individus oui mais moi je fais différents individus issus de la même tribu différents